« Bon après-midi, Françoise. Entrez et mettez-vous là. Comme ça, vous n'aurez pas le soleil dans les yeux. »« Merci. Vous désirez me parler ?»« J'ai reçu la visite de deux de vos étudiantes, Anne et Sophie. Elles sont venues se plaindre que Didier dérange sans cesse le cours. »« Pauvre Didier. En ce moment, il est aux prises avec des problèmes familiaux. Son couple bat de l'aile et sa femme est retournée chez sa mère. De ce fait, il n'a pas sa tête à lui. » Il n'arrive pas à garder sa concentration en classe. D'après ce que ces deux étudiants m'ont dit, Didier est fixé sur ses problèmes. Et alors, il ramène tout à lui-même. Que ce soit pendant un travail de groupe ou pendant que le professeur enseigne un nouveau concept, Didier trouve le moyen de relier le sujet à sa femme, à ce qu'elle fait, à ce qu'elle a dit. « Je suis parfaitement consciente de ça moi-même. Mais je n'ai pas le cœur à interrompre Didier au milieu d'une anecdote. » De plus, il paraît que Didier ne se gêne pas devant toute la classe pour insister que vous lui donniez des conseils. Je trouve ce comportement très étrange. Je présume que Didier se fie à moi pour avoir un point de vue objectif, une oreille compatissante. Nous compatissons à sa situation difficile, mais nous devons tout de même être plus fermes à son égard. C'est inadmissible de laisser un seul étudiant accaparer l'attention, l'énergie et le temps du professeur, alors que le groupe comprend plusieurs étudiants qui ont droit, eux aussi, à son attention, son énergie et son temps. Ne trouvez-vous pas, Françoise Oui, en effet, et j'abonds tout à fait dans ce sens. Que me suggérez-vous de faire Pour regagner le contrôle de la situation, je vous suggère d'encadrer Didier de façon plus structurée. Comment dois-je procéder Vous pourriez, par exemple, lui assigner une tâche spécifique à faire, avec des directives précises à suivre, Dans un ordre déterminé. Il faudrait lui donner une liste de choses à faire dans un laps de temps contrôlé pour l'aider à se concentrer et l'empêcher de s'éloigner du sujet. Mais s'il si m'appelle, je ne peux pas l'ignorer ou lui refuser mon aide. Il est certain qu'étant son professeur, vous ne pouvez l'ignorer. Toutefois, vous n'avez pas à l'écouter s'il commence à mentionner sa femme. Vous l'interrompez poliment, mais fermement. Ensuite, vous le ramenez au point de langue que vous êtes en train d'enseigner. Ne l'oubliez pas. Vous êtes le professeur de Didier et non son psychiatre. Je vous assure que je me rendais bien compte de la situation problématique créée par Didier. Mais euh, je ne voulais pas courir le risque de le rendre plus déprimé en le rabrouant, en le remettant à sa place. Ce serait dommage de perdre un étudiant tel que Didier. Il est très doué pour les langues. Tant mieux pour lui s'il est doué. Néanmoins, gardons en tête le fait que vous avez un programme d'études assez chargé à enseigner et que les étudiants n'ont plus que la moitié du trimestre avant l'examen final. Comment pourrions-nous nous attendre à de bons résultats si le programme n'a pas été couvert dans son entièreté à cause des interruptions intempestives de Didier Il faut absolument l'amener à modifier son comportement. Et le plus tôt sera le mieux.